คือมณีอ่ะจะย้ําชุมมะบชุมมะนี่บิโอเกราซโนราฟขึ้นต่อไปเลยสิแล้วยกย่างนี่จะเปลี่ยนเลยส่วนน่ะชุมมะเดนียตะหลุกส่วนตะหลุกပြောเห็นน้ามาก็ตลอดหน้าในมา Jinyang Vavie, j i n y a Tha v Tha v a i e i n y n g t h i n y a v a v i Donc ce matin, Sayado a donné des instructions concernant la pratique de la méditation, euh, qui sont, pour le moment, assez complètes. Yogyya d e d i y a Phu v a s a b i d o Atukjara Yogyya Phu v a Doro Do Ni m a v e Et là, ပါမူပဲမူဘယ်တခါတခါကြတေသ့မှတ်လွယ်ကျ်ဖြ်ရှ်မှာဖြစ်တ်နော်နသွာပ်နေရ်မမတတ်အခြည့်မရှိသေးတဲ့ရဲ့မှန်နေတဲ့ခိုင်မှကုံလာဆုံလာတဲ့ယောဂအဝေဒနာမှတ်နေရတာရဲ့ဆိင်တော့ဒါယောဂီအတိတ်သယောဖိုော့ကြစာပြော့မှတမာပဲနေ် Donc ces instructions sont assez complètes pour le yogi qui est, qui est expérimenté. Il devrait pouvoir continuer sa pratique sans trop de soucis. Par contre, en ce qui concerne le yogi débutant, bien que ces instructions soient claires, il ne sera pas si facile de les mettre en œuvre. Et il sera sûrement très probable que le yogi, que le méditant débutant rencontre certaines difficultés. parce qu'il n'a par exemple pas l'habitude d'observer l'objet que par exemple des douleurs apparaissent aussi il devra faire de, il devra faire preuve de beaucoup d'efforts et de courage pour pouvoir commencer et poursuivre sa pratique. o r il e s p i t a l i è r e ne peut pas q e là pas d le u e là l o s p i t a l i è r e que là youder le le me si pas ou non. Le nakha va bien dit na y d i p h y s i q sentin a t t e d r e joie du i e u au r e l o i n j o u t e n a n o u t à f i t que je s u i né l c é u ne p e u pas mourir, je s u s e u r i r c s i r u e e r e d o i n jour, e r e n d r n c je v e r e je i né Donc écoutez fréquemment ces instructions de méditation. En fait, bien qu'elle soit simple, n'est pas n'est pas e n n u y a n t Même pour le yogi qui a de l'expérience. En effet, à chaque fois que l'on écoute les instructions de méditation, une nouvelle compréhension peut surgir. Ou par exemple, et eh bien à ces moments-là, on comprend que l'on arrive à appliquer les instructions et que l'objet est observé de façon claire. Et donc on peut s'en réjouir. Ou on peut euh, prendre conscience de nouveaux points qu'avant nous n'avions pas compris. d c écoutez encore et encore les instructions est très bénéfique. <tentit> Donc le méditant écoute les instructions de méditation, ensuite va les mettre en œuvre, va pratiquer. Il est ensuite nécessaire qu'il discute de ses expériences de méditation avec le maître de méditation. En effet, des fois, sa pratique peut être bonne ou mauvaise. Il peut y avoir des faiblesses, des lacunes, des points à élucider. C'est pourquoi, lors de la discussion avec le maître de méditation, le maître de méditation pourra l'aider le remettre sur le droit chemin ou lui donner des conseils qui pourront l'aider. Maintenant le Vénérable va nous expliquer comment présenter ses expériences lors de cette discussion ou entretien avec le Maître de méditation. Un produit s'enmostra directement sur l'appareil de Vénérable. On peut vous montrer laكان oui-même là-bas. Donc cette discussion avec le maître de méditation euh, est tout simplement un moment, un espace-temps où on peut faire un rapport de ses expériences au maître de méditation de façon très simple et claire. Nous expliquons quelles sont les difficultés que nous avons eues, nous expliquons euh, si notre pratique bonne ou si elle est mauvaise si nous avons des difficultés adol d e m b a bi atibae kha ma kulo thai na a chin d i k h s a bi bi r a tin pya de kha ma d i k raw mai object ka p o mu pe mu o bae mat ni y da raw p h pe mu e a chang ko wa ti ti cha c h ti ti cha c a tin a da o l donc nous commençons notre euh, euh, rapport en décrivant comment nous avons en décrivant notre pratique en assise et dans la méditation assise nous commençons par présenter comment est ce que nous avons observé l'objet primaire c'est à dire le soulèvement et l'abaissement de la b o n e n avec le plus de précision et de brièveté possible <Yeah. c oughs> <c oughs> la donc il y a une manière donc très simple de, pr de présenter ces expériences par exemple en ce qui concerne l'objet primaire et le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen Eh bien, l'abdomen s'est soulevé, il y a eu un mouvement d'expansion. Et donc, nous avons appliqué notre esprit à l'objet, nous, nous l'avons contemplé, nous l'avons observé. Ceci, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, donc, en l'observant, qu'avons-nous ressenti Qu'avons-nous vu Qu'avons-nous expérimenté Qu'avons-nous compris Ce deuxième point est très important. အဲ့ဒါယူသွန်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒါယူသွမှုကလည်းပုံမှန်ပဲအသက်ယူသွန်းနေပေါ့အသက်ယူသွန်းလိုက်တဲ့ြပချင်းယူသွနိုက်လိမိဖောင်းတက်လာတ်ဖောင်းမုစိုက်ပြောဖေားနေမှတ်တောက်မလ်တော့ဗာတိလေအောအဲကိုတကကြပပဲကိုြင်ပြတဲခမှာဖောင်နလမတမတခမှာတကစိာစို်လိုရရဖောင်နေဖောင်းနေအ် Donc nous respirons, nous inspirons par exemple normalement, lentement, euh, naturellement. Ce moment-là donc nous observons le mouvement au niveau de l'abdomen et nous pouvons dire au, à l'enseignant avons-nous réussi à observer le mouvement de façon Euh, de façon précise. Est-ce que l'esprit était vraiment collé à l'objet ou est-ce qu'il était loin de l'objet Donc ceci, nous pouvons l'expliquer à l'enseignant. de t a i l ရတကကာကရနေတ်တိထနေပလျက်နဲ့ဥစဆုောင်မမတ်ဘူးလိ့မမီကာလ်းများပါယ်အကြောေမှုဥစာပဲတအဆုကိုမတိိုင်ဘပရဆုံး့လဆုမမိနိုင်ကူးလပပိမှးစပိန်တချိန်မှတတယ်နပိင်းအလ်ဆုံးကမတမျိည်းဖြစ်န်တယ် Donc on essaie d'observer les sensations, les mouvements au niveau de l'abdomen. Nous essayons d'observer donc par exemple le soulèvement de l'abdomen. Arrivons-nous à observer le mouvement de l'abdomen depuis le début du soulèvement, ensuite jusqu'à sa progression, le milieu, et jusqu'à la fin Si oui, nous pouvons l'expliquer au maître de méditation. Sinon, eh e b i nous n pouvons lui dire aussi que nous n'y arrivons pas encore. De la même façon, pour l'abaissement de l'abdomen, nous devons nous efforcer d'observer le mouvement depuis le début, le milieu et la fin. Seulement, en général, pour beaucoup de méditants, Cela est encore très difficile. Par exemple, le méditant arrive à <coughs> voir le début du soulèvement ou le début de l'abaissement, mais ensuite, la progression, le milieu et la fin du mouvement ne lui est plus claire. Donc cela nous pouvons l'expliquer au x vénérable. Ai <coughs> va mu madda kan soja ba so. Ka mu a 30 gkan ja re soyin. 30 gkan long ti ni go be go. အလားအစားပိုင်းနဲ့ဒီမှာအလေပိုင်းနဲ့အဆုံးထိအောင်ねတည်သွားမယ်။အစားနဲ့အဆုံးမဲ့တည်ကြရဆအ်အဆမိုင်မဲ့ည်ကင်ကန်တတကလတကနဖြ်နပမှ်လပ်ဆုံ်အဲော့တဆကဖြ်နေအချမစမမာဖြစ်သွားတာပဲ။ Donc, imaginons que donc le soulèvement ou l'abaissement de l'abdomen se passe en trois secondes, avec une seconde pour le début, le milieu et la fin. Donc, si notre attention peut être continue durant ces trois phases du mouvement, le milieu et le début et la fin, pendant les trois secondes, <coughs> eh e b i nous n allons pouvoir donc connaître ce mouvement-là depuis le début, le milieu et la fin. Si, par exemple, nous ne voyons que le début, et la fin, mais nous manquons le milieu, et bien à ce moment-là, nous ne sommes conscients que deux secondes. Ou par exemple, si nous voyons que la fin est le milieu, mais pas le début, d o nous n ne voyons que deux secondes sur trois secondes. À ce moment-là donc, parmi les trois secondes de la durée de l'entièreté du mouvement, e h bien il y a une seconde où il n'y a pas d'attention, et on peut dire qu'il y a une seconde de perdu. e À cet instant précis où il n'y a pas d'attention, À ce, à ce moment où l a de, de secondes perdues entre guillemets et eh bien il n'y a pas de connaissance pas de sagesse à ce moment là l i g n o r a n c e a pénétré notre notre conscience d'avant <coughs> moyen တမာမကအကသအောတမှပမိးတက်င်ဘာလု့ဖောင်းတယ်ပိန်ကျသွားတယာ့လိပိန်လဲင်ထဲောဓတ်လောရသဘောရှိတာပဲအဲ်းကန်ို်လိုဖောင်းတက်သွတ်အလေရကျသွားလိုပိန်သွာတယ်ပေါအဲ့ောရသဘောကသအောမအဲ့ဒါအမှတ်တဲ့အခါမှာဝမ်မိုက်ကြီးအတက်သိကြလာဒမှမဟုတ်ပါပုပြီးသိတ်ပါ Ensuite, quand nous observons donc le mouvement au niveau de l'abdomen, de quoi sommes-nous conscients Qu'est-ce que nous percevons Est-ce que nous percevons juste l'abdomen dans sa globalité qui bouge, l'image de l'abdomen, la forme de l'abdomen qui bouge, ou ressentons-nous d'autres sensations Percevons-nous d'autres choses un peu plus, plus profondes En effet, pourquoi est-ce qu'il y a mouvement dans l'abdomen En fait, l'abdomen se met à bouger parce qu'il y a à l'intérieur du ventre l'élément air, ou ayo datou en pali. Cet élément air qui bouge dans le ventre cause, cause donc des mouvements, des mouvements d'ascension et euh, d'abaissement de l'abdomen. Quand l'élément air bouge en haut, il y a un soulèvement de l'abdomen. Quand l'élément air bouge en bas, il y a soulèvement de l'abdomen. En fait, ce qui intéresse le yogi, ici, c'est de connaître la nature de cet élément air, Wayudatu. C'est pourquoi nous observons euh, les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen. C'est cet élément air, Wayudatu, qui nous intéresse plus que le ventre en lui-même ou l'abdomen en lui-même. အေယဝမ္မယအတ္တကျပဲသိနေရလားဒါမှမဟုတ်အထက်ထဲမှာဝါယောဋ္ဌရဲ့တောင်းနာတင်းနာတွန်းနာကန်ာအဲ့ဒီဘကသိနေရားဗေအဲ့ပြောထားဖို့လူတွေလည်းတကယ်သိအောင်မှတာတော့ဝမ္မကတ္တကျကိသိအောင််ထားမှထတကီး၄ပါးထမှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဝါယောဋရဲ့ောင်းမှုတင်မှုတွနးမုကမှုဝါယောဋ္ဌရောကိုသိအော်မှာပဲ Donc, quand nous observons donc euh, le, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, que, que percevons-nous de Qu'expérimentons-nous qu Est-ce que nous expérimentons juste l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse ou ressentons-nous à l'intérieur des sensations telles que par exemple la tension, la dureté, la contraction Cela, nous pouvons l'expliquer, nous devons également euh, en être c o n s c i e n t et donc l'expliquer au maître de méditation. En effet, parmi les quatre éléments, euh, l'élément air, l'élément eau, etc., et eh bien ce qui intéresse le yogi dans l'observation de l'abdomen, c'est l'élément air. Et donc, c'est pour connaître la nature de l'élément air. Et c'est pour cela que l'on médite. C'est la pratique de la méditation. Oui, je... ဒီကရသုံးချက်ပါပဲဆိုတော့ဘောင်းနာကိုစိတ်ဆိုင်မှတ်တဲ့အခိုက်မှာဝမ်းမိတ်ကိုစိတ်ဆိုင်မှတ်တဲ့အခါမှာဟောင်မုပေါလာ်ဝောင်ကိုစိတိုပြီဖောင်းလမမမတော့ဗာလေအဲသုံျပြောပြတတဖဲလေအမတမ်းမတ်မှပေါမှုမှ်တိုင်းပပိနာပါလတယ် Donc lors lorsque <coughs> nous faisons notre rapport à l'enseignant, il y a une structure très simple que l'on peut suivre et qui peut aider l'enseignant. C'est une structure en trois temps. Le premier c'est quel objet est apparu l'apparition de l'objet Deièmement, u x est-ce qu'on l'a contemplé ou non observé ou non et ensuite, Qu'est-ce que nous avons compris Qu'est-ce que nous avons ressenti ou qu'est-ce que nous avons vu Par exemple, si on prend comme exemple le soulèvement de l'abdomen, eh bien, le soulèvement de l'abdomen est apparu, il s'est manifesté. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que je l'ai observé Est-ce que j'ai pu le contempler Oui ou non Donc, on peut l'expliquer. Ensuite, je l'ai observé. Qu'est-ce que j'ai compris Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai ressenti De la même façon pour l'abaissement de l'abdomen. Le la, premier point, l'abaissement est apparu, ou l'abaissement s'est manifesté. Ensuite, je l'ai observé, ou je n'ai pas pu l'observer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai compris J'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, oui. j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc, cette euh, structure en, en trois points peut s'appliquer à tous les objets que l'on note. Oui, hey, Dom Jajama. ပေ Donc ces trois ါ်ရဲပေါ်လာရရှုတဲ့နောက်ပါတိလဲဆိုတော့အဲ့ပါတိလဲဆိုတဲ့အပိုင်ကအရေးကြီးဆုံးအပိုင်ပဲเအကပညာပင်းပအမตีဆရော့ာထိုင်နောပရှိအဲ့ဒထိုင်နေင်နမတ်ပါတိလပါမမตีဘူင်ပအောင််းလပမစ်ာ့ဘို် Euh, ces trois aspects qui viennent d être énumérés donc l'apparition mmh. de l'objet ensuite sa contemplation son observation et ce que et ce dont on a ce, ce que l'on a compris c'est le troisième point qui est le plus important en effet ce troisième point ce que l'on aperçu de l'objet ce que l'on a compris ou expérimenté mmh. c'est en fait la connaissance que nous avons développé e la connaissance que nous avons eu e de l'objet et, et donc si on s'assoit, et que donc un, appara un objet apparaisse, qu'on l'observe, mais qu'on sait rien de cet objet, eh bien, il n'y on ne fait que s'asseoir, et puis c'est tout. On ne retire rien de cela, on ne comprend rien. Donc en fait, il n'y a aucun bénéfice, juste à s'asseoir, et, et puis c'est tout. C'est pourquoi ce dernier aspect, donc la, la prise de conscience que nous avons développée de l'objet, ce que nous avons perçu, vu, expérimenté, c'est la partie la plus importante. p o u Pour donner un exemple, supposez un élève qui est assis à sa table d'études avec son livre. Pendant, il lit pendant une heure. Si après l'heure, on lui demande, alors, qu'as-tu retenu du livre Quels sont les faits importants qui, qui t'ont marqué Et si l'étudiant, l'élève répond, bah, rien du tout. Dans ces cas-là, en effet, sa, son heure de lecture lui a pas du tout été bénéfique. Elle a été vaine. Vous ê t e yogi, je le dis. Je suis a n yogi, m a i e s i s un b i o m Alors, si Sayado donc demande au yogi, alors, après votre heure d'assise, qu'avez-vous compris Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être que les yogis vont répondre « Oui, j'ai bien dormi, Vénérable. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> »« Est-ce que vous avez bien dormi <rire> ?» vous demandera-t-il. <rire> Donc, ce dernier aspect, qu'avons-nous compris en observant l'objet, qu'avons-nous vu, expérimenté, mmh. Mmh. Mmh. senti, euh, mmh. mmh. qu'avons-nous su, c'est la partie la plus importante. Mmh. Juste s'asseoir n'est pas suffisant. Alors, je suis venu à a maison de ma vie, je suis venu à la maison de ma vie, je suis venu à la maison de ma vie. En fait, l'objet d'observation est le même pour tout le monde. C'est tout simplement l'abdomen, e l les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen. Par contre, mm. selon le niveau et le degré de concentration ç a m a d i t q u l'on a développé, ce que l'on a compris de l'objet va bien sûr différer. Par exemple, Sayado va observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et bien en effet, c'est le même objet pour Sayado. Ou un, un yogi débutant et un yogi expérimenté, c'est toujours le, le même objet, soulèvement et abaissement de l'abdomen. Par contre, le développement de la concentration du débutant, de l'expérimenté, de Sayado est bien sûr différente. ce qui fait c e qui fait que ce qu'ils vont percevoir comprendre prendre conscience de l'objet va être différent cela dépend donc de sa madi la concentration ça rejanggo duru phatja l e ça rejanggo phai jangna p a i zi a r j a n e mula lan jangna p h a ati e mio bo t a a n jangna p h a ati e mio bo s p a i ati de mio bo Donc imaginons également <coughs> euh, une page de lecture que ce soit un jeune enfant, un enfant dans le secondaire ou euh, un lecteur beaucoup plus expérimenté. Bien que la lecture soit la même ou que le sujet soit le même, leur, leur, co leur compréhension sera différente, leur compréhension du sujet sera différente. အဲဒီရောဖောင်းမှုတခုပေမှုတခုတော့မှတ်ပြီးစွင်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုင်မှတ်လို့မရာ့တထမာရပီလည်စေရစိုပြဆစိကပ်ပောမှလို့ရမရဒါလ်တထားအဆိင်ဒီဖော်မှုပေမှုပေါမှာအမကောလာကောင်းရကတိုင်းညာမှာပဲ Donc nous essayons d'observer donc les sensations et les mouvements au niveau de l'abdomen et d o n c nous devons être vigilants pour voir est-ce que notre esprit arrive à observer à être à, à est-ce que notre esprit arrive à observer mm -hmm. cet objet ou non est-ce que nous arrivons à appliquer notre attention à l'objet ou est-ce que nous n'arrivons pas à appliquer notre attention à l'objet Ensuite, si nous arrivons à observer l'objet, arrivons-nous à suivre l'objet depuis le début jusqu'à la fin, oui ou non Donc, nous devons être vigilants par rapport à cela. Et ainsi, en observant ainsi le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, notre concentration samadhi va se développer. Et nous allons pouvoir comprendre la nature du soulèvement et l'abaissement de l'abdomen tel qu'il se produit, tel qu'il se manifeste. ဒီကြမ်းမဲ့ပေါ်လို့အလိုမှတ်နေတဲ့ခိုင်မနကတာ်တာလာပောမ်ဝနပေါလတပဝနာပေါ်လာတ်ေောမတ်နင်နာ်မတ်တယင်ကျဉ်မမှတိမတော့ဘာတိလအဲုံျပြေလေ De la même façon donc là c'était les explications pour l'objet primaire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen il en est de même pour tout autre objet tel que la douleur imaginez qu'une sensation désagréable a p p a r a i s s e donc c'est le premier point ensuite et eh bien estce que vous l'aservé ou est-ce que vous ne l'observez pas si vous l'observez qu'est ce que vous euh, que ressentezvous de quoi prenez-vous conscience de quoi prenez-vous conscience oui. Donc par exemple la sensation désagréable apparaît je la note tel l e que douleur douleur ou mal mal mal Ensuite, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ressens On peut par exemple, vous allez peut-être voir donc la nature de la douleur. Vous allez voir comment est-ce que justement elle se manifeste. Vous allez pouvoir voir est-ce que la douleur augmente en intensité, est-ce qu'elle diminue en, en intensité ou, ou est-ce qu'elle stagne. Donc cela, c'est la compréhension que nous avons de l'objet. Mmh. <coughs> အလိနာရဂရနေထကတလမဲပါ့လင်ဟလာတူနသူနာရဂျင့ရင်လည်းရွေ့သွားမယ်အဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်ချင်းြ်နေမယ်ပေါ့အတူရဲ့နေထားဖို့အကုန်တိလာအဲ့တော့ပို့ဖို့ဆိုးလာရင်ကိုယ်ပြင်ဉနဲ့စိတ်တွေလည်းဟလာထွက်ရင်ထွက်လာမယ်ပေါ့တက်တက်ရင်တက်လာမယ်ပေါ့အပြင်အကောင်းမကောင်းကိုယ်ရဲ့စိတ်အနေထားလည်းကိုကကို် bien Donc ainsi, en observant la douleur, nous allons, nous allons pouvoir comprendre la douleur, comprendre sa nature. Par exemple, nous allons voir que la douleur apparaît à un endroit et puis au fur et à mesure commence à se déplacer à un autre endroit. Donc ça c'est comprendre la nature de la douleur il se peut aussi que la douleur augmente tellement que l'envi e de bouger s u r g i s s e à ce moment là nous devons l'observer et après à nous de décider est ce qu'il est vraiment opportun de changer de position de bouger oui ou non donc cela nous appartient c'est à nous de voir m a i s en fait quand la douleur arrive il est très recommandé de ne pas bouger tout de suite et d'essayer d'être patient et de l'observer tant que l'on peut en fait même si c'est très douloureux, il est très intéressant de l'observer et on peut comprendre beaucoup de choses. il est très bénéfique et en plus notre concentration va pouvoir se développer comme nous ne bougeons pas notre concentration va pouvoir s'approfondir et nous allons pouvoir comprendre la nature de la douleur de la sensation désagréable donc ça y a Dodit qu'il ne faut pas avoir peur de la douleur Sayado demande est-ce qu'il est difficile est-ce que c'est difficile de noter les douleurs les sensations désagréables est-ce que c'est difficile ou facile okay. C'est pas difficile. Mm -hmm. <coughs> Et quand vous vous asseyez est-ce que vous attendez avec impatience la fin de l'heure ou pas Est-ce que vous a s s e n e z ဟာ ah, း။နာယီမထို encore la fin de l'heure. Peut-être que l'horloge est arrêtée. နာယီထ donc ça yaado ça explique que nous devons pratiquer avec beaucoup de courage avec beaucoup de bravoure et seulement en ayant en pratiquant avec courage et bravoure nous allons pouvoir comprendre la nature de la douleur de l'objet masis a a y a d o a en, en effet expliqué que personne n'était mort de la pratique. Oui, en effet, ce n'est pas, pas un travail e euh, c s si t d i r e que l'on vous donne, il suffit juste de s'asseoir ici. Il n rien de très compliqué et très douloureux. Mm -hmm. Et c'est pour ça, s a y a d o se dit que peut-être c'est trop simple, peut-être qu'il f a u d r a qu'il vous donne l'instruction de s'asseoir deux heures d'affilée. Mm -hmm. <laughs> et comme ça, tout le monde partira demain, o s'en <laughs> irait demain. e l l o Avelu. w i t now the law school and m o b ဒါကတမာရ MM ိရ <Aub> စ <ain> ိတ no ်ဆ <c oughs> ိုင်ပြီးကြည်နေတော့ပိုပြီးဆိုးလာလေလို့ထင်ရတာဟာနော်ဒီတိုင်းကိုယ်ကလည်းအ်မှာနတ်းလ်ဝေနာရှိနေတပါပဲမကလှသာလာတခန်ခုပြောင်းပေလိုက်တောေဒနာမရှိဘူလို့ထင်ရာဝေနာကတာ့ရှိနေ်အခိုက်ကြညလက်တဲ့ခကျတော့ကိပိပီကြီးလာကြီမာတဲအရာလု့ကိထင်လိုက်တမရိရပိုတသာ En fait, cette sensation douloureuse, ce n'est pas si terrible que ça. Elle n'est pas si, elle pas si euh, intense que cela en elle-même. Ce qui s'intensifie, c'est notre concentration, ç a m a d i t Comme notre concentration, ç a m a d i t se développe, s'intensifie, la douleur nous apparaît comme si elle était donc plus intense, plus grande. En fait, quand nous sommes chez nous, nous avons toujours beaucoup de sensations désagréables dans le corps. Cependant, comme nous bougeons à chaque fois qu'elles apparaissent pour soulager, pour les soulager, eh bien, elles ne nous semblent pas si apparentes, elles ne sont pas claires à notre conscience. Par contre, ici, comme notre concentration donc euh, se développe, eh bien, ces douleurs-là apparaissent de façon beaucoup plus claire et distincte. Mm. et c'est pour ça que il est que nous devons pratiquer avec vraiment courage et bravoure et aussi beaucoup de patience avec ces qualités là dans notre esprit notre pratique va progresser très rapidement mm. et donc donc notre pratique va progresser très rapidement et notre compréhension également va se développer très rapidement mm. Si, la personaje arrive à la meilleure de son p r o p r ailleurs pour autre ceci getanupassana. Ce sont chantibus mais cacher. u l t n h i u penne et h e r At LE DÉ t t u e i n e r a r l e r d Tube. Donc, ça c'était pour la contemplation des sensations. Ensuite maintenant, venons-en à la contemplation des pensées, de l'esprit. c i t t a n u p a s s a n a Donc, il se peut que des pensées surgissent. À ce moment-là, donc, vous devez les observer, les contempler. Par exemple, pensée, pensée, etc. Si, par exemple, vous vous voyez arriver chez vous, notez «arriver, arriver, arriver ». De la même façon, une fois que vous avez observé <coughs> l'objet, qu'est-ce qu'il se passe Qu'avez-vous compris Qu'avez-vous r e s s e n t i oui. Donc la pensée surgit où la pensée surgit, on la note « p e n s é e p e n s é e ou « arriver, arriver » si on arrive chez soi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe De quoi sommes-nous conscients Cela signifie par exemple, est-ce que la pensée s'est arrêtée Est-ce qu'elle a disparu Ou au contraire, est-ce qu'elle continue Et par exemple, si la pensée s'est arrêtée, qu'elle a disparu, que s'est-il passé après Sommes-nous, l'esprit est-il revenu sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ou est-il Parti observer un o t r e objet, donc que s'est-il passé C'est très important. Donc nous observons la pensée discursive. Donc elle s'est arrêtée. Une fois qu'elle s'est arrêtée, nous euh, ne r s s e m b e s revenu sur s le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen et donc de la même façon nous continuons à observer le soulèvement et, et l'abaissement de l'abdomen donc selon les trois euh, les trois points qui viennent être évoqués c'est-à-dire l'apparition la la contemplation et ensuite ce dont euh, ce que nous avons compris de cela. Ah mmh. j'aime pas, bien vu o sur enlever i l s e p e u t a u s s i que malgré que nous notions la pensée p e n s é e p e n s é e p e n s é e elle ne disparaisse pas En fait, ce qu'il se passe, c'est que l'esprit, en fait, s'attache à la pensée, euh, il l'aime, il l'apprécie. Et en plus, et c'est pourquoi donc, il ne peut pas observer avec précision. Et donc, il y a également encore l'envie de penser, nous voulons encore penser. Et c'est pourquoi donc, la note n'est pas efficace. Et nous pouvons donc euh, nous mettre à vagabonder assez longtemps. C'est pourquoi il est très important d'observer les pensées avec vraiment précision. n a s a un p u de m i r e que nous sommes d a n monde. Si on a dit que o u s s o m e s d a monde, nous s m m e n s e m o e n o u m m a n s o n d e Nous s m m e s n e monde, m m e s dans le d e m m e s n s le monde, n o u o m a n s le n Non ကြားရဲမှတ်တယ်ကြားတာပေါ်လာတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်တမပ်အကမြမင်နေသလကကြာနသလားဘမု့ယသာာပြကသွားတာယာ်ပြက်သာ်ဆိင်းလဲာ်ပိ်ဖောင်ပအပြမ်ဘမနာမတ်တယင်လ်းေနာကိ်ပြောပြရရမယ် Ensuite, maintenant, nous allons parler de Dhamma Nupassana, o s donc la contemplation des, des, des objets mentaux. Supposons que lors de la pratique de la méditation, dans notre imagination, nous voyons des choses, ou nous entendons des choses. À ce moment-là, nous devons donc observer, voir, voir, voir, ou entendre, entendre, entendre. Donc c'est le premier et le deuxième point. La vision est apparue, nous l'avons noté o u le son est apparu nous l'avons noté ensuite que s'est-il passé troisième point le plus important que s'est-il passé est-ce que la vision a disparu ou compte-at-elle ou continue-t-elle est-elle toujours présente ensuite si la vision ou le son a disparu que s'est-il passé après qu'avons-nous observé Ceci nous devons l'expliquer aux vénérables. Est-ce que par exemple, nous sommes revenus à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ou est-ce que notre attention est revenue sur la douleur Alors, je suis revenu à la douleur. Alors, je suis revenu à la douleur. Donc ceci étaient les explications concernant les quatre fond les quatre fondements de l'attention. et donc si nous pouvons euh, observer les objets avec précision, avec vigilance, avec énergie il est très fort probable que les, ces objets soient amenés à disparaître. Et en général, s'ils reviennent toujours, s'ils se manifestent toujours, c'est que notre attention est encore pauvre et faible. De la même façon, lors de la marche méditative, et eh bien nous devons observer avec précision, avec vigilance, Le mouvement des pieds, gauche-droite, gauche-droite. <coughs> Est-ce qu'il arrive que des fois, euh, nous soyons confus avec le pied gauche et le pied droit Que nous mélangeons les deux Je pense i l y a une autre chose, ou qu'il y a u n autre c h Des fois, nous avons marché jusqu'à la fin de la piste et puis à la fin de la piste, nous nous rendons compte que finalement, notre esprit était ailleurs pendant tout le chemin et que nous mm. ne sommes conscients de rien du tout. Mm. Ça, Zaya ça Daudi dit qu'en effet, c'est une concentration très bonne. <rire> C'est le signe d'une concentration très profonde. Donc ça c'était pour le, la marche en un temps, de la main pour la marche en deux temps. Il est très important que nous essayons donc de suivre le mouvement des pas, depuis le début du mouvement jusqu'à la fin depuis le début de la levée jusqu'à la fin depuis le début de la levée jusqu'à la fin de la levée et depuis le la fin depuis le début de la pause jusqu'à la fin de la pause tuare chare s o r e m a u v i u r e la r e k a l s i z a n e rekh a s a nebi ason tiyo s e a va rao chare so lo chien nebe chamu asa nebi do chamu so donc nous devons nous efforcer donc à appliquer notre attention depuis le vraiment le début de la levée du pied et au fur et à mesure suivre le pied qui se soulève au fur et à mesure jusqu'à donc la fin du mouvement et ensuite quand le pied commence à, à s'abaisser appliquer notre esprit à ce mouvement de pause à ce mouvement qui descend Depuis le début, le milieu, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le pied touche le sol. Oui, c'est un peu plus <coughs> o l i u é Je suis un peu plus compliqué. Je suis un peu plus c o m l u é Je s i s un peu p s compliqué. Je suis un peu plus compliqué. d o n c p o u r que notre marche méditative euh, soit bonne, il y a deux conditions que nous devons remplir. elle doit remplir alors la première condition c'est que c'est <coughs> que, que nous sait que n o s n o s sait que nos yeux euh, c'est que nous gardions les yeux à peu près à un ou deux mètres du sol c'est à dire que nous ne laissions pas notre regard se perdre à droite à gauche cela est très important d'abaisser les yeux. Hum... Mmh. d o n c n ou s d e v o n s pouvons nous devons juste garder les yeux ouverts mais juste abaisser au sol en, en laissant u n r e g a r d se poser à un, un ou deux mètres du sol nous n'avons pas besoin de baisser le cou mais juste les yeux Le deuxième point est que nous devons observer les mouvements du pied, non le pied en lui-même, mais vraiment appliquer notre attention au mouvement. Oui. Donc si ces deux conditions sont remplies, la première étant donc d'avoir notre regard protégé avec les yeux abaissés au sol à un ou deux mètres et le deuxième, le deux, la deuxième condition étant d'observer les mouvements du pied. Si ces deux conditions sont remplies, notre marche méditative sera bonne. Bien, c'est une question qui est très importante. o n e n s a u i t e un autre point est que nous n'avons pas besoin de faire des grands pas. Donc juste de faire des pas moyens suffisent n o u s n'avons pas besoin de faire des g r a n d s enjambées. o n d o i n c t r e c a r e s p o na c taw n b r o y e En ensuite donc nous, nous nous pratiquons la marche m é d i t a t i v e sur une piste une piste de marche à la fin de la piste eh bien nous ne devons pas tout de suite nous retourner nous pouvons nous arrêter quelques instant et observer cette posture statique. tel que debout, debout, debout. Nous observons ainsi la posture statique euh, pendant deux ou trois notes et ensuite nous tournons. Durant ce mouvement de rotation, et e b i nous n devons également contempler ce mouvement de rotation en notant par exemple tourner, tourner, tourner. C'est n peu c o m mm. e ç C'est un peu c o m e ça. C'est un peu comme ça. e s t un peu comme Donc ainsi donc à la fin de la piste il y a donc trois choses que nous pouvons noter, donc debout, debout, debout, en observant donc la position statique du corps. Ensuite, le mouvement de rotation du corps, tourner, tourner, tourner. Et ensuite, avant de reprendre tout de suite la marche, nous pouvons nous devons également observer la position statique, debout, debout, debout, avant de reprendre la marche, telle que lever, poser, lever, poser. Donc, pour reprendre, à la fin de la piste, nous nous notons debout debout ensuite tourner tourner et ensuite debout debout et nous continuons la marche p o u r le s y o g i s e x p é r i m e n t é s vous pouvez également rajouter Deux notes mentales une autre note mentale qui est l'envie de euh, l'en envie de tourner envie de tourner, envie de tourner envie de tourner et ensuite tourner tourner tourner tourner et ensuite donc euh, debout de b o u t de bout envie de tourner envie de tourner envie de tourner tourner tourner tourner ensuite de b o u t de bout debout, debout, debout. et ensuite envie de lever, envie de lever, envie de lever. Donc vous pouvez rajouter ainsi deux notes mentales en plus. Mm. Mm. Ce qui fait donc 5 i en tout. p u e s g e n e t en t a i n de f a s n e m mm. e n t a s e e p e n t a s a i des o t e m e t a l e s Ils peuvent a i r e d e t e s m n t a l e s et ils p e u v e t faire d e notes m e n a l e s Quant à la la position des mains, vous pouvez les garde il est il est très conseillé de les garder jointes, soit devant vous ou derrière vous. L'idée c'est de ne pas laisser les mains suspendre euh, le long du corps et de s o r t e qu'elles ne se balancent pas le long du corps. s i o chare à a r m mm. a c h p a a l e b l l n a o n c h r i e p i n n n p s e chi u n c e m i e u e p i t z i u c o a p i e n s u i t e lors de la pose du pied, eh bien vous pouvez tout simplement poser le pied à plat, c'est-à-dire avec la voûte plantaire à plat d'un trait comme ça. Ce n'est pas la peine de commencer par le par poser le talon ou par poser la pointe du pied, mais tout simplement le pied d'un seul bloc à plat. Did you understand? Est-ce que vous comprenez Oui, en effet, vous comprenez aujourd'hui, et demain, quand vous allez pratiquer, vous allez faire votre rapport, ça sera encore une autre p e p è r e de manches. b i d h Chibwa, si nao se <rire> jje aleve, gochi de lanza lao be, se jje ta vol, de jje y i t a a o de le se jjimta yao. n'est-ce pas ça? Go go go quitter le nain gelot ben c'est aimable. Et donc ensuite, quand vous marchez, eh bien donc, il ne, il ne, ce n'est pas la peine de faire des grands pas, des g r a n d s e n j a m b é s Vous pouvez juste faire des pas qui sont euh, de, de on va dire de du comment dire euh, qui sont aussi grands que votre pied. Je me fais bien comprendre? <rire> i voilà, d n s a Voilà q u i n'est donc pas un grand espace entre un pas et l'autre. Mais en f i n de compte juste en fin de compte la distance v euh, a d'un pied quoi, d'une d'un p e d Taradeniya mon. t i k r a desai muya, adu ri muya l a m a n no. Angunung. d a g a p h e i t h Tara t i n a t h o w u t h t a d i le a n d o c v a d a g p h a n n o i s c e q u i l ya également donc la pratique dans les activités quotidiennes donc cela s'applique donc toutes les activités tous les mouvements que nous faisons dans la journée t e l que nous lever, nous asseoir, euh, nous brosser les dents, nous habiller, etc. Manger. Par exemple, si nous ouvrons la porte, nous pouvons avant observer, contempler l'intention d'ouvrir la porte. Envie d'ouvrir, envie d'ouvrir. Ensuite, il y a le bras qui s'étire. Donc, étirer ou bouger, bouger, bouger. Ensuite, il y a la main qui touche la poignée de la porte. toucher, toucher, toucher. Ensuite, il y a la pression de la main ou la, la poignée qui tourne. Donc, tourner, tourner, tourner. Et ensuite, il y a le... On peut pousser la porte ou on peut la tirer. Donc, tout cela, nous pouvons l'observer en détail. Ça a ê t e n peu tard. Ça va ê r e un peu plus t a r Voilà, mienne, mienne. Voilà. Le lano, lane, kaino, kaino. Voilà. p e n d a n t les repas également il est très intéressant de noter par exemple et eh bien euh, v o i r voir voir les aliments ensuite euh, le bras qui s'étire pour prendre la, la fourchette toucher toucher toucher, prendre la fourchette ensuite prendre la nourriture amener la nourriture à la bouche, ouvrir la bouche, mettre la nourriture dans la bouche, mâcher l'aliment, avaler l'aliment donc toutes ces séquences là peuvent être observées égalementé. Mmh. C'est pourquoi le Bouddha a recommandé que le méditant devrait se comporter comme un malade, comme un invalide. En effet, une personne qui est malade ou invalide ne peut pas se déplacer lentement. Et ainsi, en se comportant comme un malade, en ralentissant nos mouvements, nous laissons euh, le temps et la possibilité à l'esprit de suivre les mouvements. C'est une première fois <messants> que je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je s u i e n u e suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis v n <coughs> e n e f f e t si nous nous agissons, nous nous mouvons au même rythme que dans la vie quotidienne, e eh t bien notre esprit n'aura pas le temps de saisir et de suivre donc tous les mouvements. Notre concentration n'est pas assez forte. Et par exemple, euh, le Bouddha a donné l'exemple euh, d'un ventilateur, par exemple. Si le ventilateur tourne très vite, nous ne savons pas combien de... Comment ça s'appelle Des pans des pales. des pales. Nous ne savons pas combien de pales euh, il y a. Par contre, si la roue du ventilateur tourne de façon très lente, eh e b i nous pouvons distinguer combien de pales, Euh, sont constitués, sont présentes. Donc de la même façon, si nous bougeons trop vite, nous n'allons pas comprendre ce qu'il se passe. Par contre, si nous ralentissons naturellement le mouvement, nous allons pouvoir comprendre en détail ce qu'il se passe. Mm. Alors, je ne vais pas dire que je vais dire que je vais dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais Donc, lors de l'entretien avec le maître de méditation, nous n'avons pas besoin de relater toutes nos séances de méditation. Toutes celles du matin, toutes celles du soir et toutes celles du midi. Il nous suffit tout simplement de choisir celles qui sont les plus significatives, celles qui sont les meilleures ou celles dans lesquelles nous avons le plus de difficultés. Et donc, les résumer et euh, les expliquer au Asayadou. s Donc, vous n'avez pas besoin non plus de, de relater toutes vos expériences en détail, mais seulement donc euh, ce q u i s'est passé au niveau de l'assise, ce q u i s'est passé au niveau de la marche méditative et dans les activités quotidiennes. en commençant par cet ordre, dans cet ordre-là. Mm -hmm. d on c le, le vénérable pense que maintenant vous allez être capable de faire des rapports clairs. Que à la vérité, ça n'a l'air de s i t rien, mais il a horaie, dit i h o a i n'a l a de soit rien. Ça t'y a tout de ces ç u i s toi-vi, non Puis-vi seulement tu le y avoir. Maintenant, t'y a moi e n n e dans yare. Donc avec les instructions de ce matin et celles de c e t celles de ce soir, vous êtes maintenant bien armés pour continuer votre pratique et ça y a donc ce dit que maintenant peut-être que vous n'avez même plus besoin d'autres enseignements les jours suivants. Legal mi. Okay, the t e p r a r y a y o n e ayonne go. No, s e sai biro. s h u j o s a atho n a y a v e s u m s a a t h n a j e m a r i de g a n l Donc, le Vénérable va maintenant conclure cet enseignement en nous souhaitant que nous puissions tous observer tous les objets qui apparaissent et ainsi développer notre concentration. que notre entraînement à la concentration puisse être mature et qu'ainsi p a n n a s i k a l'entraînement à la sagesse, puisse ainsi se développer également, maturer et que nous puissions ainsi atteindre Nibbana. Sadhu, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Sadhu. <coughs>